Mon oh, oh, oh. Adieu, monsieur mon amour, ah ah ah ah, mon amour, adieu Monsieur, ce n'est qu'un revoir peut-être. De notre adieu en notre amour pourra renaître. Celui qui part abandonnant celle qu'il aime, en disant au revoir, qui se lui dit peut-être à dieu, peut-être à demain, peut-être à jamais, oh monsieur mon ami. C'est vous que j'aime, oh Dieu monsieur mon amour. Voici mon cœur, emporte-le dans vos bagages. C'est une fleur que j'ai cueillie à mon corsage. Si par hasard Ce n'est qu'un au revoir, mais je vous dis comme elle m'a dit. Peut-être à demain, peut-être jamais. Adieu, monsieur, mon amour.